Moi, j'ai décidé de donner le feu vert à la réintroduction de deux ours femelles dans le Béarn, comme cela avait été envisagé, mais j'ai décidé de passer à l'action. Et ce sera fait dans la période d'ici le début du mois d'octobre.